Zureak, gure hautezkunde kampainako debateak segitzen ditugu eta baxen afarroan joan den aste leinean egarazi bali magin nuen. Aldiuntan, Dona Pauleko eskualderat joanengira eta gurekin ditugu hiru zerrenda buruak, sansak luztu dudin, este behirola eta charlen mazondo. Beralaxe, aste engira, zurekin panxika, Dona Pauleko erriaren orkespena. Beraz, donapaleu eh, herria errandezagun eh, basenafajoako afarroako herri gendetsuena dela, mila sortzeun eta berroita masei e, bizizalerekin, beraz, kontseilua emeretzi autetxiz osatuada. Doniane garazi bezala, historikoki herri nagusi batz da basen afarroan, eta kompostelako behilari erie esker garatu zen. Prezeski donapaleu herrian gune garantzitsua da frantziska noen etxea. 20. zazpian herriko etxeak erusi zuena. Donapaleuk badu ere hospitale bat, milabeatzionta irotonoi eta amarrean klinika zen altsatu eta elkarte batek kudeatu zuen, baina ekonomikoki etzenez bizigarria, bai honako hospitalearekin partaidetza bat izenpetu zen jaz eta sokori klinika ospitale bilakatu da, irorgoita amasei oeak, larialdi zerbitzuak eta euntairorgoi lanpostuak salbatuz. Lehen maileko iru ikastetxe ditu egiak bat publikoa, etxeko par Eskola pribatua eta Ikastola, kolegio bat Leon Beharra eta laborantza liceo pribatu bat Jean Éricard Liceoa eta retraite etche handibaterea badu Saint Élisabeth au dena Normetan eta Sarriaitsaitiko. Sheritzen dugu hiru zerrendaburuak orditugu aspaldiko partea hiru zerrenda presentatzen baitira dona publiko herrian eta prechetik bakotzaren aurkezpena beti zurekin bat Eta hasiko gira oraiko hausapestarekin, Jean-Jacques Lustodudin, karguan milabeatzeuntal atonoitama bostetik hunat, beraz, hiru mandatu eginik auzapez gisa eta laugarren batentzat presentatzen Merkataritza Sozietate Administralaria, zure listaren izena, zen pale ensemble edo donapaleu elgarrekin. Oraiko kontseilutik bederatzikidek segitzen dute zurekin eta beste bederatzi autaga beriekin osatu duzu lista. Adinaren batazbestekoa Dona Paleau Elgarekin zerrendan 59 urte. Charles Massondo 59 urtet Dona Paleauko kontseiluan autetzi eguna mandatu batez 1000 beazionta largoita bederatzitik, 1000 beazionta latonoita ma bosterat. Herrian ongi ezagutua Loretegi enpresa baten burua Zure listaren izena, un nouvel elan por sen pale, edo goazan haintzina. Zure kindoa, ora yarte, jean jacques Lustododinen ekipan sen haute bat Olivier Dario Juzon. Goazan haintzina taldearen adinaren bataz bestekoa, berrogoita sortzi urte. Eta STB be irrola, ogoita eme urte, hau zapezgai gazteena beraz Dona donapaleu, Paleun, autetxi egona, bainan aiziritze herrian, zazpi urtez, 2000 batetik, 2000 ta sortzirat. Zuere enpresa buruazira zira, amikuzeko ikastolako buraso eta zure zerrendaren izena, Dona Paleu berria. Adinaren batazbestekoa azbestekoa, Dona Paleu berria zerrendaren zat, bat urte eta erdi. Eta bere alaxe, sartzen gira debatean eta lehen puntua izanen da, hor, Jorain Artinoko bilana egitea, janzak luztododien hausatpeza baitzira, zurekin hori aipatuko dugu, zer bilan egiten duzu, preseski hiru mandatu egin baitituzu, beraz, uh, ala, hain bat urte pasaturik eriko etxearen gidera atxikitzean, zer, zer bilan egiten duzu bai, idu mandata horietaz. Alors, le bilan de, de notre commune. Je vais commencer d'abord par le départ, par le début. Quand notre équipe est arrivée à la mairie de Saint-Palais-Garris, s'appelait Saint-Palais-Garris, en juin 95 la commune était en faillite, comme d'ailleurs les et d'assainissement. Puis séparation ensuite de Saint-Palais-Garris en 96 Nouvelle élection en 97 Il nous a fallu 4 à 5 ans pour retrouver des finances équilibrées et saines concernant Durant ce temps de disette, nous avons pensé et préparé des besoins futurs. Concernant nos investissements, plutôt que d'embellir notre mairie, nous avons fait le choix de répondre aux besoins les plus urgents, bâtiments et voiries. Nous continuons d'ailleurs toujours dans cette direction. Nous pensons que c'est primordial pour l'image de nos cités. Cela peut provoquer l'envie d'investir, de rénover pour ses habitants et commerçants, donner aussi à d'autres des idées pour venir s'y installer. Ceci est aussi très important pour le chef lieu et canton que nous sommes. Nous avons peut-être à donner l'exemple. Nous nous sommes aussi rendus compte qu'il fallait beaucoup de temps pour préparer et décider un investissement. 3 à 4 ans ne sont jamais de trop. Alors, c'est le bilan que vous faites de, de ces trois mandats. Euh, je vais demander à Estebi Hiroula de, de dire son point de vue justement sur euh, sur ce bilan. Léanique Garandinelli, euh, je voudrais commencer par euh, remercier Rodrigu Kouiratia et Shiboulou Koubotsa pour leur invitation. Je crois que c'est le seul média qui nous a permis de nous rencontrer de débattre. Euh, je voudrais dire également que je suis content d'être là ce soir et d'avoir l'occasion de débattre avec monsieur Loustododine sur l'avenir de Saint-Palais je crois que s'il y aurait une critique à formuler euh, je parlerai du manque de concertation d'informations nous avons fait le constat lors de ces vingt dernières années et plus que les Saint-Palaisiens ont été rendus spectateurs et non acteurs de la vie et de la gestion communale de plus il y a des choses à dire un VVF, le camping, l'ancienne école publique qui sont laissés à l'abandon récemment les emplois perdus par le réseau Arapitz qui faute de locaux adaptés à va prendre la direction d'Ostibaré. C'est quand même 17 emplois que va perdre la commune. On ne compte plus le refus d'utilisation des infrastructures par les associations communales non plus. Le Jcala, totalement absent, ignoré des élus, sa présence n'est due qu'au monde associatif. Et puis on a fini de, on a finalement l'impression que les projets sont construits, mais construits sans contribuer à donner une âme à la commune. Voilà, c'est le paraître qui paraît important. Charles Massando, vous, quelle analyse et quel bilan vous faites, justement, de ces années passées Pour nous, le, le bilan de monsieur Loustododine ne se dément pas. Euh, beaucoup de réalisations ont, ont été faites. Mais parce que la réflexion et la concertation n'ont pas été suffisantes, nous faisons le constat aujourd'hui que certains projets réalisés n'atteignaient pas leur but initial. Je m'explique. Ainsi, du marché couvert, où Jean-Jacques Loustododine reconnaît que dans un article paru dans la semaine du Pibasque en 2011, qu'ils ont été un peu naïfs dans cette histoire, mais hélas, le marché de Saint-Palais, si réputé, a quasiment disparu. Comme quoi, il ne suffit pas de construire des choses. Il faut aussi se poser les questions et les bonnes questions. Pourquoi faire les choses et avec qui les faire Donner du sens aux choses que l'on fait est indispensable pour atteindre le but fixé. Je fais le même constat avec la dernière réalisation de la place du Foirail. Belle réalisation pour certains Place sans âme pour d'autres. Mais pourquoi faire dessus Car cette place n'a pas été conçue pour des manifestations. Et ce sont les manifestations qui s'adaptent à elles et c'est compliqué pour les associations qui veulent s'en occuper. En neuf mois, seules deux manifestations ont, se sont déroulées, les fêtes de Saint-Payé et le Liberti-Mendou, il n'y a pas très longtemps. C'est insuffisant. Il faut maintenant, après la réalisation de cet espace, passer à l'animation. On a l'impression que cette réalisation est réussie pour l'architecte, mais qu'en fait, elle ne fonctionne pas pour l'habitant et les Sympanésiens. Jean-Jacques Lustodina, euh, suite aux, aux réflexions justement qui ont été faites par les autres candidats, qu qu'est-ce qu que vous avez rajouté Que c'est le rôle de, de critiquer, c'est ce que normal. Ah. Cela me fait un petit peu sourire. Un manque de concertation, euh, oui, c'est possible. Mais je crois qu'il faut être dans une pérille pour savoir comment ça se passe. et La concertation, la communication ne sont, sont pas toujours au rendez-vous. Parce que quand on fait un investissement, quand on construit un projet, euh, si on commence à demander son avis à, à tous, ben on n'y arrive jamais. Voilà, c'est tout. Bon, ce n'est pas une raison suffisante. Mais, mais j'ai bien, bien noté les critiques. Autezkunde Zolas, Euskari Gatietan. Bigarren gaiat pasatzen gira, eta bigarren gai hori, behar da, lotzen aldugu, haitan aipatzen ginuen eta ez tabadari, barne funtsionamendua eta erritarrekin harremanak. E, nola pasatzen da Prezeski errikoetxean, nola ikusten duzu eta zer proiektu duzu hori begira, e, nola ikusten duzu erri baten funtsionamendua, kontseiloaren funtsionamendua eta zer harremanekin C'est un des sujets de divergence majeure que nous avons avec le conseil municipal sortant. Les saint sont très peu informés de ce qui se projette et ce que fait leur conseil municipal. En termes de communication, nous pensons qu'il y a un réel problème et de nos jours l'information et la concertation avec les administrés est capitale pour la réussite de certaines opérations. À tout moment, le maire et son conseil devraient être en mesure d'expliquer les choix et les stratégies mises en œuvre pour y arriver. Tout le monde peut ne pas être d'accord, mais le devoir de communication existe, sinon les gens pensent qu'on leur cache quelque chose. à tort ou à raison. Bien que les comptes rendus des conseils municipaux soient partiellement mais très tardivement publiés sur le journal de Saint-Palais, il nous apparaît aujourd'hui obligatoire d'adresser régulièrement un bulletin municipal papier doublé d'une diffusion Internet qui informe les administrés de ce qui est fait à Saint-Palais, mais également dans la communauté de communes. En Enfin, dernier point, nous pensons indispensable également que le maire et ses adjoints doivent tenir une permanence hebdomadaire au service des citoyens qui le souhaitent. Donc, et ça fait 10 ans que ce n'est pas fait. Jean-Jacques Lostudine, euh, vous avez commencé à aborder le sujet. Euh, il y a des choses à améliorer justement dans la communication Oh, il y, y a toujours des choses à améliorer. C'est vrai que j'ai entendu parler d'Internet, aujourd'hui Internet est devenu indispensable. Nous avons un site que nous que nous préparons depuis trop quatre mois et qui va rentrer en qui va rentrer en euh, comment dire est qui va rentrer en fonction là au 1er avril voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui à Saint-Palais il euh, n'y a pas de je vois l'office de tourisme, c'est pas c'est pas un site qui tient la route. Et c'est dommage. Alors le d'autorisme, évidemment, c'est la communauté. C'est pour ça je voudrais pas trop en parler. Voilà, c'est tout. – Tout à l'heure, vous disiez que ce n'est pas possible à tout moment de rentrer en contact et en débat avec la population ou les associations pour prendre des décisions. Qu'est-ce que vous voulez dire Il vaut mieux fonctionner comme vous avez fonctionné jusqu'à présent ou il y a des choses qui peuvent être changées Bon, bien sûr qu'il y a toujours des choses qui peuvent être changées. Mais enfin, c'est facile de dire quand on est à côté, de dire, de, de critiquer comme, comme ça. Je prends comme ça, ces critiques. Mmh. Ensuite, quand on est à l'intérieur, c'est une autre musique. Il euh, n'y a pas que les projets, il y a la vie de tous les jours. On me dit qu'on ne reçoit pas les gens... Euh bon il faut être à la mairie pour savoir ce qu'on fait exactement on ne dit pas on ne dit pas tout ce qu'on fait quand on reçoit des cas il y en a de plus en plus des cas sociaux par exemple mais on le le chante pas dans la rue mais on fait des choses mais ça se sait pas il y a beaucoup de choses qui ça se savent pas et on peut pas le communiquer ça – Bon, euh, je crois qu'au-delà déjà de ces belles paroles, euh, il faut regarder les faits, quoi, pour, euh, un petit peu comme disait Massondo, euh, Charles Massondo, et je le rejoins sur ce fait. Euh, il y a peu d'informations sur la commune. Pour avoir une information, il faut acheter un journal. Pour avoir des comptes rendus des conseils municipaux ou des communautés des communes, il faut payer un journal. Et cette information, on l'a parfois des mois plus tard. Nous, ce que nous proposons, c'est une véritable démocratie participative dans laquelle chacun des Saint-Palésiens sera associé. Nous pensons que les débats doivent commencer par être menés sur la place publique. Donc une fois élus, nous assurerons la distribution d'un butin municipal. Nous associerons les saint aux commissions à la mairie. Nous organiserons des réunions de quartier, des permanences d'écoute. Je crois par exemple qu'un référendum populaire, c'est un excellent outil. Il a le mérite d'obliger à expliquer les projets pour qu'ils aboutissent, notamment quand ce sont des projets d'envergure, et, et il faut en avoir dans une mairie. en Enfin, la voix de tous les conseillers municipaux doit pouvoir être entendue. Chacun doit amener une valeur ajoutée. Je crois que c'est un travail d'équipe. Voilà la vision, en tout cas, de don à Paul et Beria. Jean-Jacques Loustodine, vous faisiez un signe que non de la main tout à l'heure. Pourquoi – Oh, c'est toujours les mêmes critiques qui sortent, bien sûr, ce, ce qui est normal. Ben, elles me font toujours sourire. Hein. Quand on parlait de le, le, le bulletin municipal, par exemple, quand on parlait des comptes rendus et conseils, ben, si on veut les voir, il n'y a pas besoin de journal. Il y a les, les tableaux hors de la mairie qui peuvent être consultés. Il y a tous les conseils, mais il y a qui se gêne pas, d'ailleurs, qui y vont. Hein. Donc il y a un journal Saint-Palais, bien sûr. et Le journal saint il existe depuis 1890. On essaye aussi de le faire vivre, ce qui est normal. Bien, Alors, je voudrais ajouter oui. également que démocratie participative je euh, n'y arrive pas tellement oui. c'est compliqué <rire> c'est très compliqué, c'est facile à dire Bon, c'est une attitude mettre... Alors, Oui, oui non, non, mais c'est très difficile à mettre en route, facile à dire, à écrire mais il faut le faire ensuite de ça tous les tous les matins à la mairie il faut y aller tous les jours à la mairie, c'est pas une fois par jour il faut y aller tous les jours à la mairie, surtout pour le maire et, et, et, et ça c'est pas facile moi si vous voulez je pense que ben, je pense que des gens pourra regarder ce qui se fait ailleurs je crois que je crois qu'il ya beaucoup de mairies même de petits villages qui communiquent et qui font des butins municipaux euh, réguliers qui informent leurs citoyens et je crois que c'est là c'est le début de la communication et de et, et de la et de message qu'on veut porter quoi, de, de la portée d'un message en tout cas il que je trouve les choches et où je crois les ratiers sam je trouve ce thème très intéressant. Vous dites le dynamisme de la ville. Moi j'aurais tendance à dire que non, par contre dynamisme des associations, oui. Mais chacune travaille dans son coin et est plutôt esselée. Je crois déjà que la maison des associations est une priorité, mais c'est pas assez. il faut Nous, pré enfin, nous prévoyons la création d'un poste d'animateur, qui aurait le rôle de fédérer et de faire déjà le lien entre les associations entre elles, mais également avec la municipalité. Je crois qu'il faut organiser des, des événements majeurs, mais avec les forces vives d'Amikousset. Il faut les faire travailler ensemble. bon Il y aurait un exemple, par exemple, relancer le carnaval. Euh, en tout cas, je crois pas que ce qu'a fait l'association de piches qu'à présent la personne de M. Dario en a pris cette direction. Je crois pas que c'est en faisant venir des Patrick Sébastien, des Marcel Hamon, des Pierre Bachelet ou d'organiser des combats de catch qu'on perviendra à redonner une image à Saint-Palais, une âme à Saint-Palais. Enfin, on en a vu de toute manière le résultat. Par contre, quand un festival comme Jcalerias ou Sénéane vient taper à la porte de la mairie, je pense là qu'il aurait été intéressant de les écouter. En attendant, je pense que les infrastructures sont là. Le marché couvert, il est largement sous-utilisé, alors qu'il a un emplacement idéal. Et je crois que c'est un outil qu'il faut valoriser. Enfin, je, je dirais juste un dernier point au niveau du fonctionnement de, du projet de chemin Bidéac. C'est quelques 250 000 euros qui sont annoncés. Et je me dis quand même ben on pourrait en faire des choses avec cet argent. là. Charles Massonneau, comment vous voyez-vous le dynamisme du village Saint-Palais a traditionnellement et depuis fort longtemps une bonne image d'économie dynamique avec des entreprises et des commerces vivants. Mais il faut faire attention. La crise économique qui frappe notre pays depuis 2008 se fait sentir. Et certaines entreprises souffrent. Les carnets de commandes s'essoufflent chez les artisans du bâtiment notamment. Et les commandes publiques et semi-publiques vont diminuer dans les années à venir. On le sait déjà. Le centre-bourg souffre également. Des boutiques ont déjà fermé. D'autres, hélas, vont suivre en fin d'année, soit par départ en retraite, soit fermeture économique, soit déménagement. Heureusement, comme partout, comme toujours, d'autres reprennent vie, en espérant qu'il y en ait plus qui reprennent que d'autres qui ferment. Il faut aussi souligner les difficultés du monde agricole et notamment de l'élevage. C'est un secteur économique socle à la mécoussée et Saint-Palais est concerné par ces difficultés également. Le centre-bourg est fragile et notre devoir est de conserver autant que faire se peut son attractivité commerciale en la renforçant notamment par le rôle d'un marché de ville moteur pour l'animation commerciale en centre-ville. Pour le chapitre animation-association, nous sommes un petit peu déçus là aussi car la municipalité sortante a insuffisamment accompagné ceux et celles qui s'occupent de l'animation de la cité. Pas forcément en argent sonnant et trébuchant mais en soulageant la poignée de bénévoles et de jeunes qui s'occupent des fêtes, par exemple, et qui ont bien du mérite. Pour les autres animations, il faut dire que Saint-Palais a aujourd'hui une image d'une ville très peu animée, voire même un peu endormie, et on nous répond invariablement que sur semaine, c'est animé, mais le week-end, il n'y a plus rien ou presque rien. C'est ce que nous disent tous les jeunes que nous avons rencontrés à ce jour. On ne peut, on ne peut pas rester sur ce constat. Et aujourd'hui, savez-vous qu'à Saint-Palais, hormis le comité des fêtes Il n'y a plus d'association qui s'implique dans l'animation de la ville. Et c'est la mairie qui gère directement les animations qu'elle programme. Mm -hmm. Jean-Jacques loustaud est-ce que Saint-Palais est une ville qui dort ou qui n'a pas d'animation Ou peu Oui, certainement, il y a un manque d'animation. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on a dit sur le... alors Je, je l'ai écrit. Euh, développer ce palais sur le plan culturel et touristique deviennent pour nous une évidence et une nécessité. C'est vrai que, par exemple, comme un Garassi, on n'a pas le cachet de Saint-Lampier-de-Port. On l'aura jamais et on cherche pas à l'avoir. C'est comme ça. Et il euh, y a quelques... Y a, en 2007, nous avons racheté dans le couvent des Franciscains. Et au début, nous avions pensé à... On va revenir sur ce point d'ailleurs. sur le On parle d'autre chose – Oui, parce qu'on va, euh, va consacrer quelques minutes à... sur ça. – On projet Bidéac. – D'accord. Euh... – Sous le dynamisme du village, qu'est-ce que vous pouvez faire de... pour saint pour qu'il y ait un peu plus de de, voilà, de, de loisirs, de sorties, de... même pour les commerçants, un peu plus d'animation ?– C'est vrai que j'ai entendu parler de, de l'association Pichecorre dont le département compte en nous-mêmes pour les fêtes de Saint-Palais c'était le comité des fêtes euh, qui, qui les organise ils ont eu, de, eu du mal également et il manque de bénévoles bon cette année passée il y a une dizaine de jeunes qui sont euh, groupés pour euh, pour les fêtes c'est vrai aussi que le, bénévole, le bénévolat euh, a du mal à, à démarrer et c'est pas facile de les, de les animer Voilà. la commune ne peut rien faire à ce niveau là pour justement essayer de bien sûr de faire bouger les bénévoles justement on parlait tout à l'heure pour, pour faire bouger les bénévoles à ah ça c'est il faut il faut voir toutes les associations les gens qui s'occupent des associations que le sont culturelles etc euh, se plaignent un petit peu d'un manque de à quoicédu euh, je sais pas ce que le la municipalité peut faire pour ça essayer faire des animations et bien sûr on essaye mais c'est très facile je répète encore de critiquer mais quand on est dedans c'est pas la même musique et puis ce que j'entends ici je l'entends aussi rien bien sûr le bénévolat que ce soit insparé en cely pied de Port zepa fácil. Hazkunde solaz eusska gatietan. Egiaren garapenarekin lotua da ere hiri antolaketa. Azpiegitura frango bada Donapaueko irian nola airebiliak ote dira horiek zuen ustez behar bezala erabileak ote didea. Odioan aipatuko ditugu, eh? <coughs> bai merkatu BBF akanparekoak eta beste baina badira ere jenden eh, eta eta Eritaren ikusmoldeak eta prezeski atzo, Katialin Ibilida Dona Paoleko eh, karriketan eta batzuta bestekin mintzatu baita. Hora, beraz, erritarek berek egiten dituzten oharrak zonbait puntuetaz. Wei, oui, alor, si on pobe uh, interdir le stacionement uh, de moto sur la, la plaz du Forai, kaitirofet. Sof, oz emplazment prevu uh, Pour les voitures et éventuellement pour les motos, mais pas sur la place elle-même. Quand on est chez Xavier, si on pouvait aller à la petite rue qui mène à la maison de retraite, là au lieu de faire tout le tour de Saint-Palais. Mais un peu plus de place de parking hein, pour les handicapés très souvent elles sont prises. Il y en a deux devant l'école euh, euh, publique hein, et uniquement et souvent elles sont prises par des personnes justement non handicapées. Alors, là où il couche molde est euh, à laugalde, bat, eh euh, motuen aparka ligua que ta ia serbait beres igiten parke bat horentsat. Pasabide bat, orduan ikiztut zautzen, eh, Xavier Tokitik eta Dioiteko, eta eh, handik apatuen uh, eta hor, bada, ere, ohar, importantea ere, egina izan dena. Hortek, or, abian giten, eta hor duan uh, lehenik itza hartzen du, jansak luztu du dien hor, uh, eh? — Alors tout ça, on devait parler, c'est... — On va revenir, aussi, sur le marché, le VVF. Okay. Oui, J'en ai dit deux mots, mais bon. on Donc... démarre sur les remarques des auditeurs. — OK. C'est vrai que sur le plan stationnement, euh, on est surpris à Saint-Palais de voir d'abord la circulation qu'il y a on a été obligé de faire quand on est arrivé en 95 un sens unique. Bon, il a été j'ai pas dit que c'était le meilleur le meilleur le meilleur euh, formule, c'est peut-être la moins mauvaise mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a une déviation, une devine déviation à ce palais, il en manquerait une autre avermidage mais je pense pas que ce soit demain la veille que qu'on qu la verra. Alors concernant le stationnement, nous avons établi un une zone bleue. Nous avons recruté, c'est pas une policière, c'est une ASVP, ouais, c'est quelqu'un qui... Enfin, disons que nous avons deux personnes qui qui surveillent et qui, qui essayent de remettre un peu de discipline dans le stationnement. C'est vrai que de plus en plus, on constate que les gens sont complètement indisciplinés. J'entendais parler de, de stationnement sur des, sur des zones réservées aux handicapés. Moi, je peux vous dire que les deux policiers font leur travail, euh, ils, ils mettent pas mal de PV, mais c'est à ce prix qu'on peut avoir des résultats en stationnement. Si on n'avait pas fait ça, euh, je sais pas ce que ça serait devenu. Je constate que est le problème de stationnement, il est il est général partout. Quand vous voyez euh, 32 bagnoles passé vous voyez une personne par voiture, ça devient un peu fou. C'est comme ça. Voilà. – Je t'ai là On reguinakisan diren galde horiek buruzaintzulen galde galdeetaza. Euh bemoia il le point qu'a voulu monsieur Rostododine qui, uh, qui qui qui m'interpelle un peu c'est vrai que si on relève encore des incivilités au niveau des des, um, des stationnements sur les places handicapées uh, et que deux agents de police municipale ne suffisent pas à faire uh, cette répréhension mais je me demande s'il va pas en falloir une troisième. Je me demande jusqu'où on va aller. Enfin je me demande si euh, bah, si c'est bien nécessaire. Bon là, une personne peut-être deux emplois pour euh, une telle destination personnellement ça me trouve euh, enfin je trouve ça un peu beaucoup. Euh, le parc je trouve, je trouve que c'est une très bonne idée pour s'en parler euh Euh, je crois qu'il y a une réalisation qui vient d'être faite euh, bon je pense pas qu'elle soit liée aux élections mais euh, en enfin, fait en tout cas le parc je trouve qu'il est petit et pour l'échelle de Saint-Palais euh, euh, je crois qu'il y a quelque chose enfin, il y d'autres projets à faire en tout cas avec une envergure un peu plus euh, ambitieuse Charles Massendo Oui en ce qui concerne euh, les emplacements sauvages sur les pistes handicapées ben, je trouve ça lamentable et je, je pense que je rejoins les, les mes, mes deux collègues candidats pour dire que que ça ne devrait pas exister et que et que si on tombe dessus, il faut frapper fort. Voilà, ça ne peut éviter que qu'on qu'on empêche les handicapés de se garer sur les emplacements privilégiés. Euh, deuxième chose, donc par rapport donc au, au sens unique euh, dans monsieur Ostodine dit que c'est la moins mauvaise solution. Bon, aujourd'hui avec euh, 10, 17 ans 18, ans 18 ans de recul, bon, on s'aperçoit que ça ne pas bon bouchonne régulièrement. <coughs> ça agace du monde. Euh, je ne sais pas quelle est la solution. Là, en tout cas, le constat, bon, nous faisons le constat tous que, que c'est un réel problème la circulation à Saint-Palais. Alors, de ce constat, il faut il qu'on ait une réflexion. Je crois que les futurs élus doivent avoir une réflexion, ne doivent pas rester avec un état de faits et faire subir donc à tous les gens qui sont dans Saint-Palais qui veulent traverser Saint-Palais, ces bouchons à des heures à des heures régulières et qui sont qui sont devenus quelquefois insupportables et qui je pense même qu'ils peuvent être source de danger si par cas les pompiers devraient passer à certaines heures, ce serait compliqué pour eux de traverser donc le pont de la joyeuse. Je conclue par le, le parc pour enfants. Donc effectivement, je là aussi, donc il y a eu un, un, un emplacement qui a été réalisé euh, entre la médiathèque et l'halte Garderie. Je pense qu'on aurait pu le faire plus grand. Je pense qu'il y a matière à, à l'agrandir également. Euh, également dans le même ordre d'idée, ce parc pour enfants, il y a un parc euh, près de la piscine aujourd'hui qui, qui est fermé toute l'année et qui est à disposition. Je pense qu'avec un, un moindre frais, on, pour, on pourrait là aussi euh, ouvrir un autre parc pour enfants. Il faut, euh, là aussi, ce n'est pas un gros investissement, c'est juste un peu de bon sens et, et un peu de et bien regarder ce qui se passe autour de nous pour proposer donc des choses simples et accessibles. Or, beti, hiri antolaketari buruz, eh? baziren bideak eta parkeak aipatuak izan dira, bainan hor ere ikusten ginuen ala nola amerkatua ostioan bitzez ere aipatu dugu ja, baina badira beste azpi egitura frango, BVF, akampalekoak, behar bezala baliatuak otedirea, eh? edo badea beste proiekturik egitura horien inguruan, Alor, ala berriz ere itzulian egiten dugu, jantzak uh, luztotudin, uh, egitura horiek cerbaïte pencha etest concernant ce que vous avez noté la marché couvert avec un bon d'abord le marché couvert c'est sûr qu'il est sous utilisé on l'utilise de temps en temps l'été on hésite à le prêter à le parce qu'on les prête on les loue jamais on hésite à le prêter c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné justement c'était initié par olivier darieux un projet de marché Euh, bon il était ambitieux mais quand on, on s'est rendu compte de par son coût mais pas seulement le coût, il était euh, irréalisable. Pourquoi Parce que avoir compté sur des commerçants s Saint-Palais pour aller euh, trois fois par semaine sur ce marché, bon, on n'y a pas cru, ça ne aurait pas marché. Euh, il ne peut pas avoir un magasin à Saint-Palais et un autre magasin sur le, sur le marché c'était difficile mais c'est vrai qu'on réfléchit à d'autres utilisations de ce marché mais le marché de Saint-Palais aujourd'hui c'est une matinée par semaine c'est pas beaucoup euh, tout à l'heure il a été dit qu'il avait été fait pour le marché au gras ce qu'on n'en a pas parlé c'est vrai mais bon euh, le marché au gras il marche bien à paillera de toujours le problème c'est que naïvement au début on a essayé de de respecter les, les, les contents qui avaient sur des marchés on a certainement eu tort Peora ne les a jamais respectés ben, ils ont peut-être eu raison mais moi je travaille pas comme ça euh, donc euh, ensuite on pourrait parler si vous voulez du, du VVF oui alors euh, je vais remonter un petit peu l'histoire de ce VVF il date de 1967. Euh, il a été euh, exploité pendant 25 ans par la maison vVf qui, qui est toujours une société qui tourne qui tourne qui tourne bien j'en sais rien euh, ensuite au bout de 25 ans ils ont laissé tomber parce que ben, ça ba' pas être rentable certainement et ils ont confié ça c'était avant c'était en janvier 95 avant 95 début 95 avant notre mandat il a été confié à, un, à une association qui s'appelait quatre vacances qu'il a exploité un certain temps et puis on s'est rendu compte que qu'il était vieux ancien qu'il fallait rénover alors euh, quand on veut rénover euh ça un coût ça un coup il faut bien que l'exploitant accepte le la location de ce coût – Et la municipalité peut faire quelque chose par rapport à ça ?– elle, elle La peut... municipalité, elle peut construire, elle peut rénover complètement, ouais. mais ça coûte cher. Mmh. et Mais il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui puisse payer une location. Et CamVacances, une association n'a jamais voulu payer ça, bon, et s'est retiré, voilà. Donc ça veut dire que un VVF, aujourd'hui, j'en sais rien, peut-être. Il y a trois ou quatre ans, on a fait des demandes de nouveau à VVF. Est-ce que ce vous intéresse Ça les intéresse pas On n'est pas à Garassi, on n'est pas à Baylorine ou à Saint-Palais. Faire tourner un VVF, mettre un, un gros capital pour 4 mois dans l'année, c'était ça à peu près, de juin, juillet, juillet jusqu'à septembre, c'est normal que ça part. Donc on réfléchit on réfléchit à une autre destination de VVF. Ce sont de très beaux terrains, surtout il faut pas y faire n'importe quoi. Est-ce que c'est un fait C'est un, un atout indéniable pour Saint-Palais, il y a des infrastructures à Saint-Palais. Maintenant, ces infrastructures, il faut les mettre à disposition des associations, il faut les utiliser. Je reprends l'exemple de de monsieur Loustododine, et je le rejoins sur ce point. Le marché couvert, il est largement sous-utilisé. Il faut l'ouvrir, il faut le mettre à disposition des producteurs locaux, des associations. Je crois le VVF, euh, bon vous avez des pains à sa situation, mais il est quand même laissé à l'abandon depuis longtemps. Je crois que les bâtiments ils se sont pas améliorés avec le temps. Idem pour le camping. Je pense que ces projets... Ils peuvent être abordés aussi au niveau de l'intercommunalité. Saint-Palais, au titre de chef-lieu de canton, euh, doit être moteur en Amicousset. Je pense qu'il y a un double niveau de réflexion à avoir. Je crois que nous n'avons pas non plus le monopole des idées. Quoi. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Par exemple, dans la restructuration à venir de la piscine, euh, regardons ce qui se fait chez nos voisins de Garassi ou de Maolais. Je crois que l'attractivité de Saint-Palais ou d'Amicousset, c'est aussi ça. C'est valoriser notre patrimoine. Et ceci, toujours avec la même démarche. Un constat, une consultation de la population, un montage de projet, son explication et enfin sa concrétisation. Et je suis convaincu que ce nouveau mode de fonctionnement sera la clé pour la réussite des projets pour les Saint-Palésiens et pour Amicousset. – Charles Massando. – En ce qui concerne le tourisme, je n'ai pas la même approche que que Jean-Jacques Doustodine. Euh, — Moi, c'est référé dans les 95. Bon, euh, moi, ça me c'est très loin. C'est au siècle dernier. Et euh, moi, depuis 17 ans ou 18 ans que je suis là, euh, effectivement, le, le VVF, il se délabre, délabre régulièrement. Euh, des gens qui nous ont précédés il y a 30 ans, 40 ans, quand ils l'ont fait, ils y ont cru. Et euh, je trouve dommage, moi, de ne pas y croire. Et moi, je, je souhaiterais que Jean-Jacques Stoney y croit. On ne sera pas sur le même niveau que Garazie ou Baïgoury, je suis d'accord. Mais on a, on a quand même une palette de, de choses à proposer. Et même si on n'est pas sur le même créneau touristique, je pense que depuis 18 ans, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous ne croyez vous n'y croyez pas. Donc nous, on y croit. Certes, avec nos moyens, on fera pas n'importe quoi sur des terrains qui sont très très beaux, je suis d'accord avec vous. Mais euh, il faut pas laisser tomber. Il faut pas laisser tomber. Euh, je, je reviens également sur le niveau touristique sur l'arrêt la, du camping donc vous avez arrêté le camping il y a, il y a quelques années euh, je lis donc les deux activités vvf camping euh, pour cause d'inondabilité donc ce qui était le cas donc depuis euh, la création de ce camping camping'année 65 en 40 ans il a été inondé une fois en période euh, de remplissage Euh, je, je trouve alors si, si c'est parce que vous n'avez pas trouvé de bon, euh, de bon gestionnaire de bon gérant, euh, je sais prêt à vous croire mais je trouve dommage qu'un patrimoine comme celui-là soit fermé et je le mets de pair avec la non-réouverture du VVF. Pour moi, c'est dommage. voilà Et moi, j'y crois un petit peu. Et dans notre projet, euh, nous avons effectivement un projet de, de résidence de loisirs, à base de, de... Non pas de refaire un VVF qui me paraît aujourd'hui trop obsolète. Les conditions de tourisme du tourisme de base ont changé. Euh, donc moi, je crois qu'on peut faire un un village de chalet confortable en respectant certaines normes écologiques qui sont aujourd'hui quasiment obligatoires dans la nouvelle construction et, et, et tout ça donc avec des activités qu'on qu doit proposer qu'on peut qu'on peut mettre sur un catalogue et qu'on peut mettre en, mettre en route on peut arriver donc à faire marcher cette, ce centre de loisirs. Merci monsieur Charles Massondo donc euh, sur euh, projet de du, du VVF. donc euh, vous y croyez. Euh, on passe à un autre à un autre point notamment euh, sur l'environnement. Gauten eskunde solaz Euskal Heratietan. Hala, bakatu, pixka bat mosten zaituzte, baina haintzina segitzeko beharrezkoa izanen da, hainbat uh, pundu bat oraino ikusteko inguramen txailan, uh, ordeon, inguramena eta uh, garapena, garapena hori uh, da ere uh, puntu bat gero eta gehiago gizartean, eta eskualegian ere, eta donapaluen ere, uh, ikusten eta gonduan hartzen dena. Uh, garapen uh, jasangaria uh, saila ikusi behar da eta komprenitu behar da hor transizio energetikoa dela eta hor ere badutela zer ikusteko eta zer egiteko prezeski transizio energetiko horretan. Bizi mugimenduak gutun bat proposatu du auta eta uh, batzuek sinatu dute eta instantian funtsian usteitzen ere izanen da berazak eta publikoa. Orokorkiago. Vous pouvez aussi parler de l'énergie, de l'énergie, de la énergie, de l'énergie, de la lourde, et de la laissons, de la laissons, de la Alors, notre liste, après, après discussion, a décidé de signer de ce pacte de transition énergétique, car sur de nombreux points, il nous était impossible de ne pas être d'accord. Euh, brièvement en quatre points, économiser l'espace en donnant la priorité au renouvellement urbain, développer la pratique des modes actifs, marches vélo suivre et optimiser les consommations énergétiques, réduire, on peut par exemple réduire l'éclairage à certains moments, c'est un palais très éclairé, été comme hiver, Dé développer des circuits courts de proximité, notamment avec notre, notre projet de marché, et améliorer la gestion des biodéchets. Nous pensons que sur ces points que nous avons signés, nous pouvons y arriver. Et puis il s'agit aussi de faire passer un message... Pour les citoyens, cette volonté d'agir contre le changement climatique en faisant preuve d'exemplarité dans les réalisations communales. Jean-Jacques Loustotudine, sur l'hidurico, c'est Obezenalda et Rian Chailoretan. Alors, je vous écoute, là que ce soit Charles ou Stéphane. Je vous écoute depuis le début. Vous vous dites des choses très très sensées, seulement vous oubliez qu'il y a un budget à se Euh, tu parleis charles que 95 était de, de l'histoire ancienne non non, 95 on a, on a découvert beaucoup de choses une commune en faillite plus des sédicat en faillite tout ça peut-être qu'on qu en souffre encore bon peu importe c'est comme ça euh, aujourd'hui nous n'avons pas signé le pacte ci pourquoi on l'a pas signé d'abord on n'aime pas en période de d'élection on n'aime pas trop qu'on nous dise ce qu'il faut faire Ensuite, bien sûr qu'on est d'accord sur cette transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire, transition énergétique C'est un très beau mot. On se gave de mots. Ça veut dire quoi dans le concours Qu'est-ce que ça veut dire dans le concours Proposition notamment sur, au niveau énergétique. Est-ce qu'il y a des, des décisions qui peuvent être prises au, au niveau de la, de la municipalité pour réduire la facture énergétique, d'une oui. part, ou d'autres modes de consommation D'accord. Mais alors, bon on nous parle de transition énergétique. Pourquoi on ne parle pas des, des, des lois accessibilité Alors ça devait être fait pour 2015, maintenant on nous a donné quelques années supplémentaires. Mais on, on est fou là, en France, on est fou, on nous demande des tas de trucs. Mais nous, on, on peut pas le faire tout ça, quand il faut mettre Pourquoi 200... – Parce que ça coûte trop cher. Voilà. – eh Bien sûr que, sûr que oui. – Mais il y a peut-être des, mesure, fait, a peut des mesures qui ne coûtent pas cher. Euh, Lesquelles – Lesquelles ?– euh, quand, quand on parle, pour revenir au point que, dont, dont je vous parlais, sur la facture euh, énergétique c'est-à-dire réduire les consommations, ou voir soit des constructions, soit des consommations énergétiques pour réduire justement ces factures quelle construction c'est leur commune ou celle des habitants. – Il faut, il faut de toucher de à ce, ce qui est à la, à la commune. Oui. – Éclairage de la commune. Oui. – ça, ça, ça, on arrivera. – Éclairage de chauffage, les constructions qui sont à venir en, en, en gardant cette perspective. De toute façon, bon il y, y a des normes qui sont obligatoires maintenant, mais il y a peut-être des initiatives qui sont à prendre par la municipalité. Voilà, c'est ça la question. – je, je veux dire par là qu'on est on est noyé de lois, de demandes, et ben on n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Moi je dis, nos no budgets dans nos communes, Je peux vous dire, aujourd'hui, on est le 12 mars, euh, on ne connaît pas encore la DGF, c'est-à-dire la globale de fonctionnement que nous donne l'État. D'habitude, avant février, on la connaît. Aujourd'hui, on la connaît pas. Alors on a fait un budget pour 2014, on a mis 5% en moins. C'est beaucoup 5%. On a mis 5% en moins, mais on sait pas. Alors comment voulez-vous... Euh, C'est très joli de dire des choses, mais comment les faire Et je te vais Le développement durable, ouais, c'est vraiment une question à la mode, qu'on met d'ailleurs un peu à toutes les sauces, et surtout en période d'élection. Je reprendrai pas les excellentes propositions de monsieur euh, Massondo, mais euh, je dirais simplement que l'écologie est partie constituante de notre dynamique. Dès nos premières rencontres, au sein de Dona Paul et nous avons décidé de marquer nos projets de cette empreinte. Et je dirais que l'écologie, c'est un petit peu la continuité de notre aversalisme. Nous croyons en notre patrie, en notre terre, donc nous devons de la respecter et de la protéger. C'est un peu nous, c'est un peu pour nous une hygiène de vie, quelque chose de naturel. Donc euh, par rapport à la proposition de bici que vous avez bon bien évidemment, nous avons validé le pacte de transition énergétique. Je crois que vous trouverez d'ailleurs dans notre projet des points communs que nous avons adapté à l'échelle de Saint-Palais. Il y a par exemple la réflexion et un constat sur les modes de consommation énergétique des bâtiments et matériels communaux. Je souligne au passage l'absence de bâtiments BBC dans les dernières réalisations. Il y a également des prestataires en énergie à privilégier, peut-être. Je pense à Enercop, une sensibilisation au niveau du tri des déchets. Il faut faire encore et encore de la pédagogie pour changer nos habitudes. Je crois qu'il y a des exemples, notamment des villes en Igualdé, qui arrivent à recycler jusqu'à 80% de leurs déchets. Donc ça marche. La bidouze, la joyeuse... Elles passent par des entrées de ville Je crois qu'il est important de mettre leurs berges et leurs nasses en valeur. C'est la première image qu'on a de Saint-Palais quand on y arrive. Enfin, nous proposons de valoriser les ressources locales, développer des circuits courts avec les producteurs locaux. Je crois qu'il est logique et que cela encouragera l'emploi local. Je voudrais dire un dernier mot sur euh, sur Local mon état qui n'est pas dans le thème, mais pour moi qui se, qui s'y rapproche. Euh, C'est la première monnaie locale française, Et, bientôt, enfin, et avec l'objectif que ce soit le bientôt la première monnaie européenne. Et je parle de cet exemple parce que c'est une démarche alternative et citoyenne, et elle marche. Il y a actuellement 250 000 EJCO en circulation. Et nous pensons qu'il est intéressant, au niveau de notre dynamique, que cette initiative soit soutenue à Namikussé. Et je crois qu'il faut encourager les commerçants à prendre part à ce projet. Autre scole de et Eta ondoko gaiarekin soziala ahloa bagnatuko dugu pobresia onditzen ari baita Dona ere eta, beraz, galdera semprea da, eh? zer egiten alda, zer gehiago egiten aldo egiko etxeak e, beraz, pobresia hori buru egiteko badira elkarteak adidrinak lanean bihotzeko estatuak bezala, sokorri katolikoa, etxe bizitza sozialak ere aipatzen alditugu, aski direa Dona Paleu herrian Ehm berbatako egira zurekin este behirola orden gen dute eta je crois que d'abord on peut dire que le système capitalisme dans lequel nous sommes immergés, il crée davantage de détresse sociale, économique et familiale tous les jours. Je crois que le contexte de crise débouche sur un nombre croissant de personnes en souffrance. Et cette situation, ben, il faut se pencher pour l'avoir. Je crois que la première mesure, c'est de s'appuyer sur les structures existantes. Il faut soutenir de façon matérielle et financière les associations qui déjà travaillent dans ce domaine. Le CCAS, je pense qu'il faut qu'ils prennent davantage de compétences. On pourrait par exemple créer un fonds d'urgence. Et puis la commune accueille de plus en plus de personnes extérieures. Et je pense qu'un travail d'intégration est indispensable. Je crois que c'est dans le mélange que se développe le réflexe de solidarité. Voilà, la solidarité, le bénévolat, l'entraide. Ce sont les valeurs que l'on retrouve dans toutes les associations, de quel type qu'elles soient. Enfin, je crois qu'il faut s'appuyer dessus. Elles sont un parfait moyen d'intégration. Au même titre, je pense aux rencontres intergénérationnelles. Combien de personnes âgées vivent et sur la commune Tout à l'heure, une auditrice parlait un, de la création d'un parc intergénérationnel. Euh, Peut-être avec un peu plus d'envergure pour enfants. Mais moi, je crois que pourquoi ne pas créer un jardin public derrière la salle aélytique qui pourrait justement être mixé en un air de jeu pour enfants et ceci dans le but de favoriser les rencontres. Enfin, je crois finalement que qu'on en revient au dynamisme de la ville. Plus Saint-Palais sera dynamique, moins s'il y aura d'exclusion. Je crois que c'est encore une, une bonne raison pour lui redonner une âme. voilà Charles Massando voilà. Contrairement à ce que trop de personnes ont encore affirmé Saint-Palais et le Pays-Basque-Intérieur n'échappent pas à la crise. Savez-vous que plus de 75 familles à Saint-Palais bénéficient des Restos du Coeur C'est sûr que la commune ne pourra pas résoudre tous les problèmes de société, mais elle peut au moins, ce qui est déjà fait en partie, il faut le dire déjà au crédit de monsieur Ostonine, appuyer les, so les les associations existantes, Croix-Rouge, Secours catholique, Restos du Coeur mais, il faut aussi donc la dit stéphane donc retrouver un CCAS qui fonctionne davantage euh, malheureusement enfin les gens qui viennent chez nous aujourd'hui sont, sont souvent démunis et il faut il faut notre que nous ayons une capacité d'intégration donc à les accueillir. Euh, je fais juste une remarque sur nos trois listes. Euh, j'ai remarqué que dans notre liste, il y a des gens qui ne sont pas connus à Saint-Palais. C'est extrêmement curieux. Euh, ce sont des gens qui habitent depuis plus de dix ans, ce qui veut dire que dans notre ville, dans notre village On ne se connaît plus. Et donc, la commune la ville doit faciliter cet accueil et ces échanges pour qu'on fonctionne en communauté d'habitants. Donc, c'est pour que le lien intergénérationnel soit réactivé. Jean-Jacques Lostaudine bon, Je vous écoute attentivement toujours. Euh, bien sûr, euh, c'est très facile à dire. Mais à faire, c'est autre chose. Alors, concernant le CCS, concernant c'est vrai que nous avons beaucoup de, de, de, de gens à problème. Euh, qui arrivent sur Saint-Palais. Alors ces gens, euh, ben, ils ne restent pas là, ils restent quelques temps et puis ils repartent. On les connaît on les connaît pas. Alors on a, depuis un an, deux ans, on a pas mal de demandes, euh, d'abord ça commence par l'EDF, des gens qui peuvent pas payer l'électricité. Alors euh, c'est vrai que certains, d'abord, il faudrait leur prendre à gérer, mais je, même sur si on leur apprenait à gérer, ça n'irait pas. Ensuite, euh, nous avons Par exemple, à Saint-Palais, nous avons la, une caisse des conseillers, mes indemnités que j'ai à la mairie, euh, à la communauté de communes, je les mets dans une caisse commune, et avec ça, mais, on honnête des gens. Mais bien on le dit pas. On ne peut pas raconter, on peut pas écrire ça sur les journaux. Des gens qui viennent nous voir, Roger Medivé, surtout, euh, mon premier adjoint, s'occupe surtout de ça, mais il en a tous les jours des gens qui viennent le voir. Est-ce qu'on peut payer de Est ce facteur d'électricité Est-ce qu'on peut payer des obsèques Est-ce que c'est à la ville aussi à faire ça On peut faire un peu, mais vous serez surpris de l'ampleur de ce qui est demandé. On est on est dépassé aujourd'hui. Ona commencé à l'aborder tout à l'heure concernant euh, la maison des Franciscains, Franciskano et chia. Och euh, badu sombait dembolat so projettoa aipatzen dela, bedaren. Naiginuk jakin xuxen, ja proiektu hori zerhote da. Hor, basen, lehenago elkarte hortan ortan alizena, gerostik, belaz, tokiza aldatu dira, franxiskanoen etxean berian, hor, etxe hortan, zerreginaida. Zer da. Jean-Jacques Lustododin, zurekin hastengira, baituzu proiektu aipatzen duzu zure uh, plaketan eta proiektuetan. Oui, euh, be, c'est un proje ambitieu, On tape beaucoup dessus, surtout nos concurrents, c'est normal, mais s'ils en parlent c ils en parlent beaucoup, c'est qu'il doit y avoir un intérêt dans ce projet. Oui, justement, quel est l'intérêt du projet oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure que on avait des fragilités sur le plan tourisme et culture. et eh bien, c'est bien peut-être pour répondre un petit peu à ces à ces manques qu'on a besoin de faire autre chose, de faire un lieu de culture et de tourisme. Peut-être que, bon, je le dis franchement ici, je ne suis pas satisfait, moi, de ce qui se fait à l'Office de tourisme. Euh, bon, c'est comme ça. et eh ben on va essayer de faire autre chose de nous dans ce centre culturel. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez faire là Vous avez approfondi un petit peu sur le projet même Ah oui, oui. Oui, oui bien sûr. D'ailleurs, ce que je puis vous dire, c'est que euh, on a fait une consultation d'architecte. Il y en avait 12. On en a retenu un et qui a commencé à travailler les bureaux de contrôle sont en route on est en train de, de regarder surtout et toi tu la chapelle en fait de regarder un petit peu partout parce qu'il faut commencer par ça et alors on euh Il y a il y aura un réseau de chemin d'arrêt de culture il y aura deux lieux d'exposition temporaire des salles de travail équipées beau divers usages bon je suis obligé d'aller vite c'est pour ça que je, oui, oui. je un auditorium il y en a qui sont contre mais bon c'est comme ça euh, un jardin un jardin très important ça peut être un genre jard, jardin public de jardin remarquable il ya beaucoup beaucoup beaucoup à voir de ce côté là Euh, une salle proposant différents diaporamas une salle de documentation un ensemble de services à caractère touristique ben, ça veut dire que dans ce lieu bon on accueille toujours les pèlerins, on les accueillera toujours euh, on accueillera les touristes qui viendront on leur dira ce qu'il faut faire on est en train de faire en autant que ça un chemin qui monte vers Saint sauveur qui sera euh, très beau avec des, des avec des, des statuts à enfin, faire avec des, des sculptures plutôt euh, en haut de Saint sauveur — Oui. Proyecto importante va de Bela Soren Mais, mais c'est... Ah, dans le temps qu'on qu a, là, c'est pas possible, si vous l'explique c'est ça le problème. — Oui, oui. Non, Donc c'est pas ça. Et on a un temps limité. — J'aimerais qu'on parle quand même d'écoute, parce qu'on est très critiqué sur l'écoute. J'ai entendu parler de écoute colossale, j'ai entendu parler de fonctionnement. — Alors, c'est colossal ou pas colossal C'est combien ?— Ah ben c'est vous qui direz. On est toujours... C'est surtout les auditeurs qui vont, qui vont dire que, quels sont les problèmes. On, est, on reste toujours dans le budget de ces oui. palais, toujours. Oui, oui. Et il reste sains, ils sont prévus pour ça. Alors, le coût, il n'est pas de 2 millions, il est de 2007 sont trompés, je pense, par là. 2007 Alors, il faut que savoir, dans, dans ces 2,7 C'est pas mal, oui. Il y, a, attends, il y a 500 000 euros déjà d'achat de qui sont faits depuis 2007. Oui, – On va pas rentrer dans le détail, donc c'est 2007 quoi. – Non, non, non, c'est pour ça, ça plus que 2 millions d'eux. Ouais. Il faut savoir que quand on a acheté le commande des franciscains, il y a eu un don de 300 000 euros mm -hmm. de données, un don de Saint-Palaisien. De même qu'il y a eu un don de 250 000 euros quand on a acheté la salle Saint-Louis, faut le dire aussi. – ensuite euh... Euh, Un projet de 2 millions 7, de... oh, on va passer la parole non, aux autres. – Non, a... non, non, ce n'est pas tout, non, non, euh, il, y a 500 000, il y a plus que 2 millions d'eux. Il y a 29 ans, sont déjà payés, autofinancés, par la commune. Euh, il y a une subvention du Conseil général, et j'ai n'ai ici piéci, de, de 20% d'un montant de l'investissement. Moins il est, moins il y a le roi, bien sûr. Et ensuite, il y aura certainement aussi encore des dents. Voilà. Donc, euh, il, il passe très facilement dans le budget de la commune. Ensuite, le coût de fonctionnement. On a dit des énormités. – Non, non, on va pas rentrer dans la détente. – C'est important le fonctionnement, hein dites-nous juste un chiffre alors, le fonctionnement sur une année c'est combien Et eh ben le, le, le, le coût réel oui. recette moins dépenses 61000 €. Je t'ai parlé de 245000 €. Alors, il y avait Je, je Il y oui. avait un conseil municipal qui savait tout ça, qui est dans la liste. Oui. Il aurait dû savoir tout non. ça. Alors oui, ma chère Masson oui. Oui, excusez-moi, je t'ai euh, nous nous les chiffres que nous avons nous avons été les chercher euh, là où ils ont été publiés. – Pour 2.500.000 euros, donc c'est le le 2007. dossier, 2.500.000 je précise, qui ont été déposés du conseil général sur lequel il y a eu 20% de subvention. Oui. Sur ça on est d'accord. Oui. S'ajoute l'achat de la maison de Touzat faut que le compte. Oui. D'accord, on, on va peut-être avoir. Non. Bon, oui, mais, euh, bon, oui, pour l'instant c'est dans le projet donc a, il faut oui. rajouter. Mais il y a fait 2 millions, 2 millions payé, 5, 7. C'est payé mais, par le budget de la commune, si ça c'est autofinancé ça. Ensuite 245000 euros. – J'ai l'habitude de respecter les budgets mais, mais, parlait, mais je... ce qui était pas le cas avant. Oui oui, en mais aussi l'an dernier. Oui oui. Mais euh, euh, dernier, je veux dire euh les 245000 €, on l'a pas inventé, on l'a sorti également moi, d'abord verbalement d'une réunion auquel j'ai assisté de réunion d'information par monsieur Achirik qui l'a dit et deuxièmement par une conférence de presse qu'on a eu il 2000... a écrit en 2012 dans la presse il en a écrit non en oui, conférence ah bon, de presse conférence de presse que vous avez donné euh, avec monsieur Aguer enfin, qui était présent monsieur je crois euh, Narbaise où ça a été transmis sur le, le journal du Pays Basque et sur la sommaire du Pays Basque donc ce sont les chiffres dont nous, comme moi je disposais mais vous savez pas tout c'est vieux alors, alors par je, contre par, je, contre, donc, par de contre janvier j'ai janvier 14 je... oui. total 167000 et recettes 106 tu prends la différence voilà euh, c'est euh, ça la vérité c'est pa pas autre chose c'est dommage que dans votre plaquette monsieur Ostoni vous avez pas mis le coût – Quelle la plaquette ?– La plaquette que vous avez sur tes positions. Il y a quatre pages sur le, le, votre projet Chemin Média. Ouais. Je regrette qu'il n'y pas le coup. – Ah ben on n'a pas tout mis ça, c'est vrai. Oh, – C'est important quand ouais. même. Alors on voit bien que c'est un sujet qui est épineux. – Non, il n'est pas épineux, qui, mais sur on parle beaucoup, c'est qui doit être intéressant. – Qui suscite beaucoup de, de réactions en tout cas. Ouais. Je passe la parole à HTB Irola, et ensuite on va passer à un autre point, parce que euh, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres sujets aussi abordés. Ftb Irola, euh, Puntouriboulous. – J'ai écouté avec attention euh, le l'échange de, de monsieur lostododine et Massondo. Euh, ben, je dois dire que je suis un peu, un, peu, un peu embêté pour répondre sur ce thème. Si je suis d'accord que la municipalité doit avoir des projets ambitieux, et celui-là on peut dire que c'en est un, ben, je me pose quand même des questions. Euh, bon Apparemment il y a une divergence au niveau des chiffres, au niveau de l'investissement final par rapport au budget communal. Quelle est la part d'aide et l'importance du coût de fonctionnement, finalement on le sait pas. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de l'opportunité du projet tout court Quelle retombée pour les saint et ses commerces Quel impact sur la consommation de ces hypothétiques visiteurs Et puis, qu'est devenue la maison des Franciscains C'était un logement d'urgence pour public en difficulté. c'était pas rien quand même. L'association Sabalic y a fait un travail remarquable. Et elle a commandé de dire euh, remercier, je crois. Pourquoi ne pas y installer la maison des associations Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que les Saint-Palaisiens soient, inform... soient informés sur le projet. Et j'en reviens un peu à ce que je disais précédemment. Pour que les Saint-Palaisiens se l'approprient, il faut qu'ils soit à la base. Et pas seulement les saint les forces vives et les associations. Enfin, je pense que ce projet, s'il doit aboutir, ben, il faudra l'expliquer et le justifier davantage. Aux-tres qu'une des chôles, je suis allé raté et tâme. Beste puntu horat, pasatzen gira Euskara, Euskara eta kultura, don, eskoraren inguruan egonen gira eta hor minuta batez galdi nendut, ala ere bako txari, bere iritzia zer leku duen Euskarak, zer uh, leku ukaiten alduen, zer hobetzen aldean prezeski aldeotatik, hobetu behar balimada hori zuek erranen duzu e, eh, eskoretako egun terdiko astearen erreforma ere bada, errikoetxak hartzen duena, hortan uh, badea edo pentsatuadea eh, eskorazko animaziorik edo et Nous avons dans notre équipe des personnes qui portent particulièrement cette défense de la langue en la pratiquant et nous sommes très fiers de les compter parmi nous. Nous communiquerons le plus possible à Neshkwara et nous encouragerons la culture basque sous toutes ses formes. Pour les, act les activités périscolaires, dans un premier temps, il s'agirait d'embaucher des animateurs pour ces activités périscolaires dans, dans les écoles qui sont sous convention avec l'éducation nationale. Ce sont d'abord des animateurs, et s'ils ne sommes pas bascophones, nous pourrons, dans le cadre d'une convention avec l'office public de la langue basque, leur proposer d'apprendre la langue basque. Et nous proposerons, si nous sommes élus, au futur conseil communautaire d'Amikousset, la mutualisation de la gestion et de l'organisation des activités périscolaires, comme il vint d'ailleurs de le décider, la comité des communes de Garassi-Baygoury en adoptant la compétence du périscolaire. Jean-Jacques -Jean Votre volonté tout d'abord est ce qu'il y a une volonté de plus utilisation de la langue basque au sein de la municipalité je... où il n'y a pas besoin voilà. non bien sûr qu'il y a besoin euh, on l'utilise tout doucement pour démarrer peut-être pas assez pour certains trop pour certains autres bien sûr mais je crois que on essaie de défendre cette langue basque de, depuis longtemps moi ce que je peux dire depuis 95 c'est que peut-être que les uns et les autres ceux qui sont pour, ou ceux qui sont plus tièdes je crois qu'on n'utilise pas les bons les bons euh, les bonnes formules je crois que euh, aujourd'hui euh, on se parle pas assez mais loin de là euh, je pense qu'il a des intégristes parmi également avec qui il est très difficile de parler euh, moi je pense qu'on pourrait parler autrement de la langue en se voyant en se concertant Pas comme on fait maintenant. Aujourd'hui, il faut pas essayer d'imposer des choses. On n'impose jamais les choses. Il faut parler, se voir, mais il faut parler avec des gens qui ont envie de parler, pas avec des intégristes. Mais ça, j'aimerais qu'il y ait une qui est une réflexion plus plus ample là-dessus. Bon, – Il y, y a des réflexions hein, qui sont abordées de façon tout à fait euh, sereine, que ce soit au, au niveau du Conseil de développement, euh, de l'Office public de la langue basque, il y a, euh, on peut même dire qu'il y a un certain consensus euh, au sein de, de ces organismes-là. – et vous semble, moi je suis oui, pas d'accord oui, avec vous du tout. – Non, qu'est-ce que vous ressentez euh, ?– le, Au Conseil des élus, au et... Conseil de développement, euh, – regarde... ce que je suis les réunions du, du, du Conseil non, de direction, il y a com... quand même… Y a com... quand même Comptez, certains, les, comptez les gens et regardez d'où ils sont. regardez C'est encore un autre problème. Il y a peut-être une défection importante de gens là, qui vont plus. Ouais. Pourquoi Pour les raisons que j'ai nommées. Mais c'est un problème. Moi je crois qu'il faut aborder ça autrement. Et de quelle façon alors bon, On ne va pas le décider maintenant. C'est vrai que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Euh, ben – Je suis très content d'entendre M. Loustododine et Massondo sur le sujet. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de, de débattre de la position de l'Eshkala ou de la situation de l'Eshkala en Amikousset. Euh, je voudrais simplement faire une précision au niveau des auditeurs. qu'il faudrait pas qu'ils se trompent euh, en, en ayant écouté les messages précédemment. Il n'y a, a pas de liste à Bersalé qui sont présentes euh, au municipal à Saint-Palais. Euh, bon, concrètement, je me demande si, euh, si la normalisation de l'Eshkala… Euh, – Pour M. Loustododine et Massondo, ça veut dire simplement mettre quelques titres à Mechkala dans une plaquette. Je veux dire, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui Vous rendez-vous compte de la situation dans notre langue Je dis notre langue parce que, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, comme le dit monsieur Loustododine, et, euh, et tous les tout, tout le monde doit être écouté, évidemment, mais c'est quand même la langue de notre territoire, c'est la langue du Pays Basque, c'est notre héritage. Qui n'a pas la fierté lorsqu'on lui demande d'où il vient de répondre ben, du Pays Basque Et qu'est-ce que ce mot Pays Basque voudra dire lorsqu'on aura perdu notre langue Nous, en tout cas, Dona Paolé Berrien, nous refusons cette situation. Je crois qu'il faut prendre position et déjà commencer par dire au gouvernement français d'arrêter d'assainer des attaques à l'encontre des Icachetola. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un retour de 30 ans en arrière. Où allons-nous Et c'est pas de gaieté de cœur que je brosse ce portrait. Je préfère d'ailleurs regarder le travail admirable que font tous les militants et militantes chaque jour. C'est cette abnégation qui nous montre le chemin. C'est un travail formidable. Je finirai par dire qu'il faut que nous participions tous à cet élan, autant les élus autant que les citoyens. On ne peut pas dire que l'on aime le pays basque sans défendre sa langue. Voilà. Auteko eskules olaz euskari jaetetan. Eta debatearen uh, segitzeko eta laister bururatzeko ere aipatuko ditugu, uh, erria, hunkitzen duten, uh, erri elkargoaren proietuak uh, badira bat baino gehiago, barakigu enpresamintegiak badirela eman dezagun, baina uh, bon, pondu batetan berbara zentratuko gira, hau da uh, donapaleuko ospitalearen kasua. Hau da donapaleuko uh, sokorri klinika eh, jas beraz eh, arazo ekonomikoengatik ospitale bilakatu da, bai honako kineitzar menean chartu da chalbu donapaleuko egoitza zarkitzen ari dela eta laizter ezela normetan izanen gehiago erri elkargoak lourbat erusia du, ospitale berriaren euh, beraz, zer nola bidelatuko da proietu hori Jean-Jacques Lustodudine Alors, euh, Socorri est devenu le stand hospitalier de Saint-Palais depuis le 1er avril, le 1er mai 2013, c'est effectif Euh, je peux vous dire pendant quatre ans euh, on s'est battu je peux dire on parce que la chance que nous avons aujourd'hui dans cette communauté de commune c'est que, que ce soit le conseil général le président de la communauté ou le maire du chef-lieu si même longueur d'onde ce n'était pas le cas avant du tout du tout c'est vrai que quand quanden terme longueur d'onde euh, ça va un peu plus vite euh, cet hôpital public je peux vous dire entre les allers-retours bordeaux paris euh, on s'est battu c'est ce qui c'était notre mission, on s'est battu On a obtenu ce, ce statut public. C'est le seul, d'ailleurs, en France en 2013 et il y en aura plus d'autres. C'est terminé. tout Il y a des tas de petites cliniques privées encore qui vont qui ont fermé malheureusement. Bon, on l'a obtenu. Ça fonctionne. Euh, on a maintenant à peu près une année de, de fonctionnement. On peut dire que ça se passe bien. Il y a des résultats. Vous parliez tout à l'heure peut-être du terrain que la communauté a acheté et de la construction de nouvelles cliniques Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Nous avons le ministère de la Santé qui nous contrôle, qui nous surveille. Nous avons l'ARS Aquitaine qui nous contrôle et qui nous qui nous surveille aussi. Ça veut dire que si on n'a pas le raval, ben on fera rien. Pour le moment, il y aura de gros travaux de fait, de mise en sécurité pour 7-8 millions d'euros, ce qui ne paraît rien dans les médias dans les deux trois années qui arrivent. Après construction, il faut que le résultat qu'on a en 2013 en enfin, après un an, il faut qu'il continue. Si si ça continue pas, ben il y aura pas de construction. Moi je suis j'ai toujours dit que je croyais dans dans cet hôpital qu'il y avait un besoin à l'intérieur, je le savais. Bon, on a réussi à l'avoir. Euh, mais euh la il y a une première étape de franchise c'est le statut public mais il y a une deuxième étape qui est aussi difficile c'est la marche le fonctionnement euh, c'est une des raisons principales pour laquelle je suis je me représente à ce à ce, à ce mandat euh, je suis aujourd'hui le président du conseil de surveillance de de l'hôpital public Comme je le suis également de la maison de retraite, il faudra peut-être en parler très très vite, la maison de retraite, qui est un, un sujet aussi important. Donc ma principale préoccupation aujourd'hui, c'est je vais essayer de m'occuper encore de cet hôpital public. Et ça, ça me... Quel, quel lien avec la communauté de communes dans ce projet Il n'y a, a, a pas de lien. Le lien, c'est les bâtiments qui sont loués toujours à la, au nouvel hôpital. C'est c'est le seul l'immobilier à partir à la communauté de commune. Après la communauté de commune a acheté un terrain pour pouvoir avoir oui, un nouvel établissement. Bien sûr. Parce que l'actuel ce, ce n'est plus en, aux normes. Euh, vous avez parlé de travaux mais bientôt euh, ça sera mais, difficile de continuer dans cet établissement. Bien sûr, bien sûr mais enfin euh, vous savez on est surveillé. Euh, je crois que les crédits il euh, y en a de moins en moins. Euh l'ARS oui. ou le ministère de la santé ben, on le voit partout ben Euh, mais sont réduits à, à des expédients, un petit peu. Euh, bon Je voudrais pas trop en parler de ça parce que j'ai des amis là partout et je ne pas qu'on soit... On va, on, va, on va passer la parole à Htbi voilà. Hirola. J'écoute euh, avec attention M. Lostododine, c'est vrai que euh, on a entendu beaucoup de choses sur le sauvetage de, de Sokoury. Euh, bon, on a vu que le premier cap a été franchi, celui du sauvetage, et je pense qu'il était indispensable. Euh, je crois que maintenant ben, il faut maintenir la pression sur les services publics. Je crois que je crois que cette cette construction ou ce projet de nouvelle structure va vite être traité de façon comment dire avec une vision de rentabilité financière. Et je crois que pour la vitalité, pour la santé d'ami cousée sans jeu de mots, ben il faut que ce projet là au bout, il est indispensable. Je crois qu'il doit être porté mais là encore je trouve qu'il y a peut-être un manque d'explication, un manque d'information. Euh, pour que la population locale s'en accapare et puisse euh, et puisse donner de son énergie pour, pour, pour porter ce projet et pour, et pour vraiment euh, ben que tout le monde aille dans le même sens et travaille dans cet objectif. Euh, la clinique Socorri a vu le jour exister pendant plus de 40 ans grâce à des élus visionnaires, des praticiens dévoués, des salariés fidèles. C'est une très bonne chose pour Saint-Palais que les pouvoirs publics aient pris conscience de l'intérêt de conserver une structure de santé indispensable en Pays basque intérieur. Et maintenant, il faut que la population fasse appel au service de l'hôpital de Saint-Palais en toute confiance pour conforter son, son avenir et son activité. Moi je voudrais que vous parliez, euh, enfin qu'on aborde aussi le sujet du, du lien entre la commune et bon la, la communauté de communes dans, dans ce dossier là euh, bon euh, il, il, il, il, peut, il peut y avoir un, un, un lien et je, je pense qu'il devrait y avoir dans les années à venir. Plus globalement comment vous voyez justement euh, la, la communauté de communes, on a parlé aussi que de nouveau le, le projet de communauté de communes au niveau bachina farois aussi ce sera remis sur la table en tout cas euh, quel lien entre la municipalité et la communauté des communes. Alors, on recommence le tour, on va démarrer par STB. Euh, je pense que pour nous, pour euh, notre dynamique, la communauté des communes, ben, elle permet la mutualisation des moyens pour réaliser collectivement des projets. Et je crois qu'il faut se garder ce leitmotiv en tête. Saint-Palais, d'ailleurs, avec 7 conseillers, aura un poids certain au niveau de la communauté des communes. Et je crois qu'il faudra s'attacher à construire ensemble, pour l'intérêt public. Il faut pas tomber dans une logique concurrentielle entre les villages. Et je crois que la démocratie participative que l'on prône à l'échelle municipale, mais je crois très bien qu'on peut l'extrapoler à l'échelon intercommunal. Et je crois que c'est un très bon moyen de régulation, d'ailleurs. Construire ensemble, c'est un challenge passionnant. Et je crois que les enjeux et les projets ne manquent pas. Jean-Jacques Lostosine euh, Vaste sujet. Saint-Palais, communauté de communes. Saint-Palais, chef-lieu de canton euh, et la communauté de communes. Euh... C'est vrai que quand, on fait, quand il y a un projet qui fait par la communauté, euh, il se fait souvent à Saint-Palais. Moi, je me mets à la place de, des maires des, des villages autour du canton euh, qui savent ça. Et pendant ce temps, chez eux, il n'y a plus de café, y a plus, ils perdent la substance il faut être très prudent dans ce qu'on raconte avec les villages dans la communauté de communes. Moi je, je fais toujours du juste toujours de diplomatie avec eux parce qu'on est souvent critiqué à Saint-Palais. Ça se passe bien, faut pas ça fait nos aînés ont su construire les syndicats les civaux mettent dans la communauté. Mais il y a encore cet esprit des villages de Saint-Palais on fait tout le seul. Il y a cet esprit, il faut qu'il faut qu'il faut respecter, qu il faut faire très attention avec les villages. Moi je fais très attention aux villages. Aujourd'hui, je, je sais que Charles, vous avez parlé un petit peu de, de ce que vous vouliez faire, mais vous avez, vous avez empiété un petit peu sur les compétences qu'ont l'État de commune. Quand je vois, par exemple, le sport, eh bien, que ce soit la piscine, la natation, euh, le tennis, l'athlétisme, le rugby, le foot, c'est la communauté de commune. Nous avions des terrains, nous avons acheté des terrains qu'on leur a confié avec par des conventions. C'est la communauté de commune. Euh, à Saint-Palais, qu'est-ce qu'on qu qu a gardé parce que ça a été une décision de la communauté. On a gardé la pelote, parce que la communauté peut pas et ne veut pas entretenir les frontons ou les euh, le On a gardé le basket, on a gardé le volet, voilà ce qu'on a gardé. Mais la communauté prend de plus en plus d'importance. – Vous le regrettez ?– moi, Pardon ?– Vous le regrettez ?– Ah non, au contraire. Moi, euh, quand on parle de Saint-Palais, moi, euh, je dis « Saint-Palais », mais, Saint mais c'est plus Saint-Palais, c'est à Mécousset. Moi, je parle de plus en plus, je voudrais qu'on aille plus vite. C'est difficile avec les villages, c'est très difficile. Et bien sûr, euh, Stéphane, tu, tu, tu as raison de parler comme ça. Mais si tu y étais, tu te rendrais compte exactement, concrètement, comment ça se passe. C'est difficile, c'est du boulot. Et je peux dire, entre les réunions du conseil municipal, les réunions de la communauté de communes, il y en a beaucoup. Jean je Jean ne parle pas de toutes les réunions qu'on a fait avec Bachet-Lafarrois. Mmh. Charles Massondo. Moi, je vais répondre par un, un exemple qui va pas qui va pas vous faire plaisir, monsieur Soudine. – C'est la nouvelle salle de spectacle. – C'est l'après-midi, ça. – Voilà, la critique est facile, mais bon, elle est aussi celle du contribuable que je suis. C'est pour ça que je me permets d'apporter… – donc n'a euh... pas augmenté les impôts depuis 15 ans. – Je, je, je, je conclus excusez-moi. – le sais, d'accord. – Je conclue. Euh, ils viennent d'être fait une salle de spectacle intercommunale à Saint-Palais, et dans le même temps, dans votre projet franciscain, le projet chemin, il y a un auditorium, et vous savez que sur ce, ce sujet précis d'auditorium aux franciscains, je ne suis pas d'accord. Je je vous le dis tout à fait non. Non, mais je, je vous explique pourquoi. La salle de spectacle qui a été donc euh, décidée, choisie, calibrage de 300 places, mmh. salle de cinéma et occasion occasionnellement des salles de théâtre vivant, à notre sens et à mon sens aussi, va rentrer en concurrence directement avec l'auditorium que vous faites. Pas du tout. Alors je j'ai fini mon propos, l'auditorium, salle euh, Chapelle des Franciscains, 150 places en tribune. Régie son, Régie lumière, espace scénique, loge pour artistes. Et le faire, alors c'est ce qui est marqué dans le cahier des charges donc, qui a été transmis donc aux architectes et que j'ai pu me procurer. Et faire, faire ça en même temps que la salle de spectacle d'Intercommunal aujourd'hui, ça ne me paraît pas une autre bonne chose. Alors quand vous dites qu'avec la communauté, il faut travailler ensemble, je pense que sur ce dossier-là, vous n'avez pas travaillé ensemble c'est pour ça que je meop pose moi à l'auditorium à charlie pa c'est mon choix c'est mon choix bien sûr et, et, et, je, et je le dirai et je le répéterai. bien sûr moi je voudrais que qu'on fasse un dernier tour de table sur un autre sujet alors on parle de, de, de à partir de la commune de la commune euh, de la communauté de communes je euh, euh, qu'on regarde aussi un petit peu euh, sur les structures qui existent ou qui voudraient se mettre en place au niveau du, du Pays basque. Alors il y a eu euh, pendant très longtemps une demande de création de euh, d'une collectivité euh, territoriale un statut spécifique, bon qui a été mis de côté, mais il y a cette demande-là de structuration du, du Pays basque et d'une reconnaissance administrative euh, Quel est votre point de vue par rapport à ça euh, Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose euh, qui est nécessaire Vous voyez euh, un intérêt par rapport à, à, à ce genre d'objectifs Jean-Jacques Lustodine Alors, nécessaire, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que en écoutant nos gouvernants, on a des gouvernants, euh, il y en a qui les ont, qui les ont élus, donc peut-être, puis <rire> ils ont dit non Et ils sont puis avoir On a entendu qu'il y aurait d'autres propositions qui allaient être mises sur la table. Oui, Globalement, est-ce qu'il y a nécessité sur le Pays basque d'avoir une reconnaissance administrative et une une structuration pour prendre des décisions au niveau du Pays basque Attendons, attendons. Ce que disent pour le moment, enfin, il parle à l'heure dispersée un petit peu. Mais enfin, attendons. Moi, je voudrais commencer par le commencement. Euh, euh, on, on aurait aimé qu'il y ait une unité de la base navarre, déjà, dans les cantons on l'aura pas. Pourquoi on l'aura pas On l'aura pas. Euh, d'ailleurs ce que je t'aurais dit c'est peut-être un bayorino, un garaci. Euh, Bayuri, Garassi, euh le, le, la comité de commune n'était pas pour cette euh, cette euh, cette base navarrese 50 ans base navarrese n'était pas pour. Enfin, quelquefois ils étaient pour, quelquefois pas. Bon, on, on comprend pas. pas. Euh, — Ben, ça n'aura pas lieu, puisqu'on aura des cantons différents, maintenant. Donc, c je aura... sais plus. — Il y aura la Basse-Navarre et la Soule. — Mais oui, mais les cantons sont différents. — des cantons différents. Il y aura deux cantons qui qui, qui vont regrouper la Basse-Navarre et la, et la Soule. Au, au niveau du Pays basque, moi je pour le moment, je n'en vois pas l'utilité. Mais moi, je parle concret. C'est pas à peine de rêver à des trucs qui n'existeront pas. Bah, pourquoi ça n'existera pas et, et quel est votre désir Voilà, c'est ça d'abord. Et, et, et quel est votre désir d'abord et, et ensuite à partir de là c est, c est après c'est le travail politique. C'est pas le votre désir. On a élu des gens. c'est eux qui commandent. Vous le savez bien. C'est tout. Monsieur Mansono. Oui. Mais écoutez, c'est un sujet euh, très honnêtement qu'on n'a pas débattu dans, au cours de notre groupe. Mais je, je vais juste exprimer une, une opinion personnelle. Moi, je suis favorable donc euh, à une collectivité terri territoriale Pays-Basque, euh, surtout après les redécoupage des cantons. Euh, je suis euh, assez inquiet pour la représentativité que Saint-Palais pourra avoir par rapport au poids de la côte basque, poids économique et poids d'habitants. Et je pense qu'à ce moment-là donc il va falloir vraiment qu'on ait une instance où on puisse se retrouver autour des tables. Moi je crois que à partir du moment où on se met autour d'une table qu'on dit, que chacun défend son, son, son, son mot de grand, entre guillemets, ou plutôt que dire aux gens de la côte, écoutez, nous oubliez pas, nous aussi on existe. Et je pense que, pour une collectivité Pays Basque, je pense que ce serait important d'y être. D'autant plus que, comme euh, enfin vous le savez probablement, donc le canton de Micousset va être va être mis avec le canton de Bidache et le canton d'Arsparin. Et j'ai peur que l'image euh, de Saint-Palais et ce que Saint-Palais portait en termes de chef de canton va perdre un petit peu. C'est pour ça que je suis favorable depuis. Et je t'y Euh, – Pour moi, la collectivité territoriale, euh, ben, la question ne se pose même pas, hein, elle est indispensable. Puis je crois qu'au niveau des parallèles, il y a quand même un consensus. Euh, puis regardez le nouveau découpage des cantons. Je crois que nous n'avons pas grand-chose à voir avec la région paloise ou même avec les communes proches des frontières de Chcaléry. Je crois que nous avons des interactions fortes avec la côte basque et qu'elles sont indispensables. Et je crois qu'il faut, il faut se servir de ces atouts. On peut prendre par exemple l'exemple de l'agriculture. Les producteurs sont à l'intérieur et les consommations sont sur la côte. Je veux dire, il faut avoir des échanges. Et puis je crois également qu'il faut qu'on se retourne vers la Navarre. Il faut échanger davantage avec la Navarre. Nous sommes à ses portes. Et puis je crois que la collectivité territoriale, avec des compétences larges, elle nous permettra que les décisions qui se prennent plus plairées de nous, elles se prendront pas à Paris, ni à Bordeaux, ou je ne sais où. Je crois que qui mieux que les acteurs locaux connaissent la réalité du terrain Et je crois qu'on a tous des exemples là-dessus Et puis, euh, finalement, la collectivité territoriale, euh, elle nous permettra aussi de donner une reconnaissance à notre langue jusqu'à là. Dernier tour de table, euh, voilà. votre conclusion et dernier message que vous auriez à faire passer aux auditeurs, et notamment aux auditeurs de saint et qui seront vos électeurs. Alors, euh, on démarre par euh, Charles Mansondo. Bon, D'abord, merci à Irodigo Iratia d'avoir organisé cette table ronde. Euh, je veux dire, pour terminer, ma, ma fierté de saint-palaisien, Euh, Aujourd'hui, trois listes de 19 sur 57 candidats me prouve que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore des gens qui ont envie de se battre pour dire quand ils sont d'accord et pour dire quand ils ne le sont pas. Ce retour du débat démocratique, c'est une très bonne nouvelle pour Saint-Palais, mais aussi pour tout Amie Cousset. Le débat n'est pas un frein. Le débat est un accélérateur. Il est fédérateur. On peut se parler dans notre village, exprimer des idées, les écouter, se comprendre et se respecter. Nous avons en commun les trois. Le fait d'aimer notre ville, peut-être pas de la même façon, mais la finalité est là. Saint-Palais vit le bourg-centre, doit retrouver son esprit de village, sa vitalité, son lien social entre générations. Ce sera notre objectif si nous sommes élus. Jean-Jacques Loussouzine. Pour Saint-Palais, nous on a envie de continuer bien sûr, ce qui est normal. On y a pas mal de choses à faire, on a des projets. Et moi j'ai j'ai toujours eu confiance à Saint-Palais. On y est là depuis 50 ans. Je tu dois beaucoup, beaucoup à Saint-Palais. C'est sûr, aussi, c'est ça suffit pas d'y habiter. Je dois beaucoup à que j'aime cette ville, bien sûr. Mais j'aime Saint-Palais et son canton, j'adore, voilà. J'aurais aimé qu'on puisse faire quelque chose de différent avec Garassi. Mais c'est difficile. Mais ça viendra, peut-être. On verra bien. Et je t'ai vu, Askenica J'ai envie de faire quelque chose de différent avec Garassi. Ez nintzen onokapable de bate hori e eskalatzen egiteko baina azken hititza eskalatzen nahi dutegin. Uh, nahi baduzu eskala preenti zaitea Donapaolehun, nahi baduzu hemengo nortasuna bizi haszi, nahi baduue egiazko demokrazia parte hartzailea donapa horehun, begula alternatiba bakaga: aberzalea, esezkerrekoa, ekologiststa, eskalduna, hori da Dona Donapauleen geroa hori da eukal geroa. Gure listak, – Je peux terminer ?– Oui, oui. 10 secondes, 10 secondes oui. Simplement remercie, vous remercier de nous avoir reçu c'est tout. Voilà. Bon. J'avais beaucoup de plaisir à venir ici parce que j'étais jamais venu. – et voilà. bien voilà, vous avez eu l'occasion, je n'étais de venir. – La priorité <rires> à, à Irouliko aurait pu être aussi Radio France, mais non Ze bian komza. Vala, donk, honro uh, va emersi, letro kandida, Charlemazondo, janrak luztu dudin, este behirula, letro venu izi haiduleiko irratia, milesker zueri, milesker entzule guzieri, eta biztandena, ondoko eguna karte, eman hau errepikatu izanen da bihar, eta e, biztandena, entzuleak, entzule guziak, baidu eta beste herrietakoak, igande harratxean ogoita hiruan, zuzenian, eman kizun bereziak ere, e izanen ditugu, zuzenian, Euskal irratietatik. Erraiten aldugu ere alduten astelen, batxean zazpiontan, bai gorriiko bi auta gaiak buruz buru izan enditu gula berean. Hala, eh, gau honen tzuleak, eta beste alierte.